Unité 6. Leçon 1. Exercice 1. Utilisez le, la, les plus. Écoutez pour vérifier. A. Léo est génial Oui, c'est le plus génial. B. Félix est sportif Oui, c'est le plus sportif. C. Sandrine est jolie Oui, c'est la plus jolie. D. Coralie et Faustine sont sympathiques Oui, ce sont les plus sympathiques. E. Antoine est beau Oui, c'est le plus beau.